Unité 3. Leçon 3. Exercice 2. Distinguer en et à. Cocher. A. Café. B. Croissant. C. Cinéma. D. Danse. E. Étudiant. F. Artiste.